Pas plus, c'est par le deuxième du sixième. La bataille fait bien rage, mais loin derrière. Pour le manager de la Sky, Dave Braceford, c'est la forme de son poulain qui fait la différence. Les choses clés, c'est d'arriver au top quand c'est important. Et je pense que Chris, il est dans la meilleure condition. Un super Quintana, et il est prêt quand même. Hein. Mais euh, on n'a pas un bon Quintana, alors ça fait un, un grand écart. Décevant quatrième, Quintana évoque une allergie pour expliquer ses déboires. Froome vole lui vers un troisième Tour de France, sauf accident. Ludovic Van de l'un des envoyés spéciaux d'RTL sur le Tour de France parmi les candidats au podium, le français Romain Bardet qui est cinquième au général mmh. aujourd'hui, euh, c'est la 19 e étape la deuxième dans les Alpes, 146 kilomètres au départ d'Albertville, avec une arrivée au sommet à Saint-Gervais-Mont-Blanc en haut de Savoie, 1372 mètres Alors, vous avez envie de boire avec, oui. mo avec modération, de chanter sans modération, de vous amuser n'hésitez pas à vous rendre dans les Landes ce week-end où les fêtes de la Madeleine viennent de débuter Un grand week-end de fiesta à Mont-de-Marsan, autour de la corrida bien sûr, c'est d'ailleurs l'une des plus grosses férias du sud-ouest, on y vient de toute l'Europe, un peu comme à Bayonne, mais sans le foulard rouge, Philippe de Maria. Alors surtout ne pas se tromper de couleur Ici le foulard autour du cou se porte bleu Et pour l'ambiance générale Les fêtes de la Madeleine sont familiales Sonia a démarré toute petite Le kiki de tous les Kiki, le char, à 3 ans J'étais dessus, on grandit, 18 ans 19 ans, 20 ans, on commence à sortir autrement Et puis sur sa vie, on fait des enfants et puis on repart euh... <rire> On leur fait profiter, on leur fait découvrir Les fêtes, comme nous on, on les a connus. Et on vient de loin pour apprécier les corridas Boire un verre au son des bandas Patrick arrive de Belgique Ce qui est bien par rapport à chez nous c'est que les gens, pour moi, ils sont plus ouverts dans le sud de la France que, que dans le nord. T'as beaucoup plus facile à parler avec les gens et faire la fête. Par chez nous, les gens sont beaucoup plus froids. Hein. Chaque année, la maire de Montmarsan remet les clés de la ville à la classe 18. ceux qui atteignent leur majorité dans l'année, c'est le cas de Léo. Dans les clés, on a 5 jours, c'est pour nous les fêtes. Ouais, mais ça veut dire quoi S'amuser et rester raisonnable surtout. <rires> C'est surtout profiter, pas se mettre un carreau et dormir à minuit surtout. Ça c'est pour le message officiel, mais d'après ses copains, Léo s'est un peu laissé aller. Elle les fêtes de la Madeleine, ce sont cinq jours de lâcher prise dans une ville accueillante au milieu des Landes. Le reportage RTL de Philippe de Maria Monde Marsan pour les fêtes de la Madeleine. Les courses, elles ont lieu cet après-midi à Cabourg. Voici les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. le 10 Vitel de Brévol, le 15 Tiger d'Anover, l'As Viborg, le 6 Loverface, le 8 Andalouse, le 3 Soupir de Blary, le 14 Ultimate du Rib et le 11 Untinka Céloise. 10 15 As 6 8 3 14 11 la dernière minute de Dominique c'est le 15 Tiger d'Hanover. c'était la dernière minute d'Isabelle Choquet 9h11 euh, vous dernière... entendez la cloche qui sonne j'entends ah bonnes vacances Merci. et dans quelques instants la rue des martyrs le fabuleux voyage de Laurent Deutsch dans les rues de Paris pendant cet été RTL 9h11 N'oubliez pas, le vélo triporteur Folio entamera dimanche sa tournée estivale Folio-sur-Mer en Bretagne. Il sera à partir de 17h et toute la soirée à Josselin, dans le Morbihan. Retrouvez-y une cinquantaine d'auteurs en dédicace dans l'ambiance conviviale des nocturnes littéraires. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Les pêches et les nectarines françaises, catégorie 1, calibre B, jaune ou blanche, à 1,50€ en ce moment chez Leclerc. J'adore. Du 20 au 22 juillet, le très bon plan Leclerc, c'est la barquette de pêche ou de nectarines, jaune ou blanche, origine France, à 1,50€ le kilo. Inutile de résister. Des beaux fruits comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pourquoi tu allumes une bougie, papy Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième s'intira encore. Et ainsi la lumière ne s'éteindra jamais, comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église, je, je, je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. Si le pastiste Duval pouvait parler. Mais non, il chanterait. Voilà les Pastis du Val, voilà l'été Pastis du Val, pastis du Val, voilà l'été Pastis du Val, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL Matin, au fil des rues, avec Laurent Dutch sur RTL. Et comme tous les matins cet été sur RTL, nous avons le plaisir de retrouver Laurent Dutch. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Au fil des rues, aujourd'hui, vous nous racontez... La rue des martyrs. Tout à fait. Aujourd'hui, on va entrer dans l'univers vaporeux de la légende. Je vais vous emmener au troisième siècle euh, après Jésus-Christ, au moment où Saint Denis et deux de ses corélégionnaires, à savoir Rustique et Héletère, vont essayer de venir évangéliser la Gaule. Alors une Gaule qui n'est pas du tout chrétienne, hein, on est sous l'Empire, euh, on est sous les Romains, et les, les, les chrétiens sont pourchassés et même euh, interdits, et eux, eux vont essayer de, de, de, de convaincre les Parisiens euh, de, de, de croire dans le message du Christ. Ça ne va pas du tout bien se passer, ils vont se faire arrêter et ils vont se faire décapiter devant tout le monde pour bien montrer que le christianisme est interdit dans la Gaule romaine. Et c'est depuis ce temps-là que Saint-Denis se balade avec sa tête sous le bras. Exactement. Le miracle s'est produit sur les hauteurs de Montmartre tout en haut de la rue des Martyrs Donc, il doit son nom au niveau de l'étymologie au martyr de Saint-Denis mais on le retrouve même plus bas dans la rue Montmartre et la rue du Faubourg Montmartre qui décrit donc le mont du Martyr lieu où aurait été décapité Saint-Denis qui ensuite ne aurait encore fait parler de lui puisqu'il a pris sa tête soi-disant entre ses bras et qu'il a marché plusieurs kilomètres jusqu'à Saint-Denis. Alors je vous rassure tout de suite, ça c'est certainement une légende, n'ayez pas peur, ce n'est pas un fantôme que vous auriez vu, c'est simplement euh, un, un mythe. Mais de ce mythe est née une réalité historique, à savoir cette fameuse rue euh, des martyrs qui est devenue euh, durant tout le Moyen-Âge une rue très importante de foi et de pèlerinage puisque Saint-Denis est devenu le patron de Paris et le patron des rois de France. Donc ça a été un lieu vraiment euh, très important, très fréquenté. C'est notre rue des martyrs qu'on connaît aujourd'hui. C'était un départ de pèlerinage Oui, on partait, il partait en gros... Alors. Là encore, le, le, le, le, le chemin précis, euh, c'est une invention. On la doit au 9e siècle à Ilduin, qui était abbé de Saint-Denis. Et donc, pour donner du prestige à son abbaye au nord de Paris, il a dit, euh, c'est là qu'il est venu et c'est par là qu'il est passé. Donc, euh, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui s'est un peu arrangé avec la réalité. Mais il n'empêche que la, la, la, la rue des Martyrs et la rue Montmartre est depuis euh, vraiment le 9e siècle, ce lieu euh, euh, qui euh, est le lieu supposé où Saint-Denis aurait marché avec euh, Rustique et terre pour aller au supplice. Il y a quand même, rassurez-nous, pas que de la légende dans l'histoire de Saint-Denis. Ah non, non, il est... Il y a vraiment eu quelqu'un, un, un, un évêque de Paris qui s'est fait arrêter, qui s'est fait dégommer sur les hauteurs de Montmartre. On situe à peu près l'endroit aujourd'hui dans la rue Yvonne-le-Tac où il y a une crypte une crypte du martyr qui se visite, qu'on peut aller voir et où, soi-disant, il se serait fait décoller la tête ici. Merci Laurent. Merci à toi Jérôme. Retrouvez Métronome 2 de Laurent Deutsch dès le 1er septembre aux éditions Michel Laffont. Ça donne envie de finir en musique, tout ça. C'est vrai. Dans la salle du banc, oui. de la rue des Martyrs. Ah, C'est étonnant. Mais oui, y la rue des, des, des Martyrs. De J'étais très heureux. Mais oui, ah, mais voilà, mais voilà vous m'avez enlevé ma question. Moi, j'avais une petite question pour notre, pour notre ami Bruno Guillon ça. et pour Caroline Diamant. Oui, enfin voilà, bon, c'est pas grave. Pigal, oh, c'est Caroline, c'est notre Caroline, voilà, chacun la sienne. C'est Pigal, c'est ça la question. Oui, voilà, que c'est Pigal, c'est l'ancien euh, chanteur, euh, chanteur euh, des Garçons Bouchers, François G. J'ai plus dur savoir. si vous voulez, Bruno. Oui, -moi. Le nom de l'album où figure cette chanson Ah, le nom de l'album, c'est Morissette. Euh, non, pas du tout, non. Non, vous ne pouvez pas trouver c'est le nom qu'il voulait donner au départ en tout voilà, cas merci. la mauvaise foi. bon si vous avez trois minutes je vous le donne d'accord allez-y regards affligés sur la morne et pitoyable existence de Benjamin Tremblay personnage fallo mais ô combien attachant c'est le titre de l'album alors là j'avoue que vous m'auriez laissé sur le carreau sur le carreau de votre chemise voilà oh, je... vaut mieux ça que sur la carreau c'est vrai bon merci beaucoup <rire> merci à tous de nous avoir suivis depuis 6h30 et puis je vous laisse donc en très bonne compagnie je vous dis à lundi à lundi Jérôme et vous me redonnez l'adresse. Du vendeur de magnétoscope, je vous ai entendu parler ce matin. De ah cette oui. Marque. Alors non, il y en a plus justement. C'est bien le problème. Ah, ah, ah, <rire> Parce que moi j'ai toute la collection des Monty Python, la série télé euh, en cassette VHS, et j'aimerais bien pouvoir la re-regarder. Donc s'il y a un magnétoscope, qui, eh ben je qui peux traîne... vous donner le numéro de nos auditrices qui nous appellent et qui nous envoient des SMS depuis ce matin pour nous dire, moi j'aime les VHS. Voilà. Eh ben, écoutez, avec grand plaisir. On vous embrasse, Allez, on vous embrasse. Les... Bisous. Bisous. Bon week-end. Bon week-end. Okay. ma fraîcheur.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 Ça va se jouer au finish entre deux cyclistes! Oh oui, Martha, rattrape du Val et le gagnant! L'alerte discount! Je Aujourd'hui, les nectarines jaunes et blanches, origine France, sont à 1,45€ le kilo chez Netto. Oui, 1,45€ le kilo! Quel beau finish, cette alerte discount! Neto, le discounter qui fait la différence. Calibre B, catégorie 1.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 Le Grand Quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant Bonjour, bienvenue sur RTL, c'est vendredi, c'est le 22 juillet Nous sommes partis jusqu'à 11h du matin pour le Grand Quiz de l'été avec... <rire> Bonjour Caroline <à> Diamant <rire> Attendez, je rêve vous avez pris 7 mercenaires pour Non, euh... ça c'est le bon, la brute et le trueur mais j'ai les 7 ah bah... mercenaires si oh, vous voulez oui Oui je sais pas Alors je vous fais penser à quoi En termes de cowboy Ou plutôt boy ou cow Parce que dans les deux cas Dans les deux cas ça me vexe Non mais j'étais d'humeur western On parlait du western tout à l'heure en antenne Avec le sujet sur les VHS Voilà les vieux films qu'on avait en de vidéo. Et donc je me suis ressorti des, euh, des, des musiques de western Sinon j'avais ça aussi hein. Si vous aimez bien Oui j'adore la musique Mais sinon vous auriez pu sortir un petit Sisi impératrice Alors ça j'ai pas je suis désolé euh, Non si vraiment vous voulez une, une princesse La seule dont il sera question ce matin C'est celle-ci Puisqu'une nouvelle fois, vous allez pouvoir gagner des séjours à Disneyland Paris, à nos côtés, en appelant dès maintenant le 30 de 10, c'est le grand quiz de l'été. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900 et vous allez découvrir le nouveau spectacle Mickey, le magicien, et chanter avec les héros de la Reine des Neiges pour une fête complètement givrée. Séjour où on est euh, logé, on est nourri, euh, ah oui. Caroline. Ah bah attendez, ça rigole pas, on est logé à l'hôtel Sequoia Lodge, très sympathiquement. On a des entrées limitées pour les deux parcs, Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Et puis, bah, on passe deux jours de rêve et une nuit à se reposer pour me reprendre de plus belle dès le lendemain. Oui, parce qu'on marche beaucoup euh, à Disneyland, il oui. faut savoir. Ça, c'est euh, du sport. Bon, et eh bien, moi, je propose, Caroline, qu'on commence à jouer maintenant. -y. Et qu'on accueille Guy. Bonjour, Guy Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour allez -vous Guy Ça va très bien, ça va d'autant mieux qu'avec ce petit accent du sud, voire même du sud-ouest Vous oui. ensoleillez tout de suite le studio Et Vous ben, appelez d'où Guy J'appelle du Tarn Très bien Et j'aimerais bien qu'il y ait un peu de soleil parce qu'on est sous la flotte Eh bien écoutez, vous demandez, moi je fais les commandes auprès de Louis Bodin Qui euh, <rire> livre directement chez vous <rire> euh... Guy, vous faites quoi dans la vie Je suis facteur Très bien, Guy, voilà. nous avons un oui. point commun, je le dis tout de suite Vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille On est quelques-uns encore. <rire> oui, encore oui encore Il y a des Et... irréductibles comme nous Exactement Et puis <rire> vous avez un chanteur euh, Voilà dont vous êtes fan Oui voilà entre ouais, autres Michel Sardou Mais moi j'ai votre chanteur que j'aime bien Allô Oui oui on est là On est là on est là On, est là, on écoute oui, un petit que, extrait euh, L'acte du Connemara On y croit encore Que le jour viendra Il est tout près Où les Irlandais feront la fête oh, <rire> je Dès que je chante, vous avez vu, ça s'arrête. Ouais, oui, mais si vous, vous avez chanté, il sera redoublé ici. Mais <rire> oui, bon, alors j'arrête. Euh, Guy, oui. euh, vous le savez, vous pouvez gagner des gros cadeaux ce matin. Mais pour cela, oh, oui, va. il va falloir répondre aux questions que ah, va vous ah, poser Caroline. Ça va être au folklorique. Une minute de questions incessantes. Il faut donner un maximum de bonnes réponses. Si vous ne savez pas, Guy, voilà, je le répète, mais c'est important, vous passez. Alors évidemment, oui. quand vous passez, vous ne marquez pas de points, mais ça vous permet de mettre de côté une question peut-être un peu plus difficile et en récupérer une plus simple juste derrière. D'accord, oh, oui, Ok, on va essayer, on va essayer. Je vous <rire> Caroline, Bonjour, on, y Caroline. Va. on y va dans la bonne humeur. Et bien c'est bon. parti, Top chrono. À quelle mer de Paris doit-on Paris Plage Tibéri. Euh, Dans le dessin animé La Belle et le Clochard, quel plat déguste les deux héros Passe. Quelle marque de vêtements a pour emblème un crocodile euh... Passe. Qui a composé le Lac des Cygnes Passe. À quel quatuor comique doit-on le film La Cité de la Peur Passe. Qui était l'animateur des Routiers sont sympas sur RTL Passe. Dans quelle ville française se trouve la place Stanislas Basse. Comment surnomme-t-on les joueurs de l'équipe de France Masculine de handball Les... Barjou. De quel mouvement artistique Andy Warhol est-il le célèbre Basse. représentant Combien y a-t-il de zéro quand on écrit un million en chiffres Oh, 8, allez Quelle émission de télé-réalité a fait connaître Loana Euh... Le Loft Le premier homme à avoir posé le pied sur la lune est Neil Young, vrai ou faux Faux. Oui, c'est faux, c'est Neil Armstrong. Ah, je vous l'ai dit que ça allait être folklorique. Mais.. <rire> vous savez quoi On va mettre ça sur le coup du stress. Non, non, non, non, non, non, Bruno, vous êtes le gentil. <rire> et moi et la culture générale, <rire> c'est deux. Moi. Je voulais bon. dire à, à la personne qui m'a appelé, je suis très très content de vous entendre parce que je vous écoute dans ma voiture tous les matins. Et, et mais... moi, Guy, on vous appelle parce que vous vous êtes inscrit par SMS, ah, oui. donc si oui. vous vous inscrivez par SMS, c'est que vous voulez jouer. Après, voilà, ah, l'essentiel, oui, oui, oui, oui, L'essentiel, c'est oui. ce que disait si, le baron si de Coubertin. Si que des questions de l'Olympique de Marseille, je ah, serais... Alors, à <rire> bon, euh, allez, on va revenir sur quelques-unes de vos réponses euh, si vous le voulez bien. Alors, oui. Paris-Plage, on ne le doit pas à Jean Tiberi, euh, mais euh, à celui qui lui a succédé, c'est Bertrand Delanoé. D'ailleurs, oui, oui, la dixième oui, édition de, de Paris-Plage débuté hier, dans le dessin animé La Belle et le Clochard. Quel plat déguste les deux héros des spaghettis Et c'est vrai on a tous... Dans un premier flirt, tenter de refaire cette scène. Et je le déconseille avec des spaghettis bolognaise. Et une chemise blanche. C'est vrai. Ou alors des, des spaghettis à l'ail aussi. C'est pas, c'est pas génial. la marque de vêtements qui a pour emblème un crocodile. Bah oui, bien sûr. Mais ça, je euh, savais oui. que c'était sur le stress. C'est euh, Tchaïkovski qui a composé le Lac des Signes. Piotr Ilich Tchaïkovski. Et puis, j'ai envie de dire Youpi, dansons la carioca. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, c'est bien. fais -y tous, fais -y tous comme moi. Film culte que l'on doit au nul Dominique Faroggia, Alain Chabat. Mais également Chantal Lobby et Bruno Carrette. L'animateur des routiers sont sympas. Il fait partie des gens qui m'ont donné le goût de ce métier, le goût de la radio. C'était le grand Max Meignier. Ah oui, Max Meunier. Les routiers ah sont sympas. Alors... C'est parti Attention, les Starter En association avec Dunlop, RTL vous dit les routiers sont sympas Quelle voix, quelle légende La place Stanislas se trouve à Nancy, il y a eu ah, les barjots euh, ça a été le surnom d'une équipe de France masculine de handball euh, mais de handball, mais ça a été euh, également les, euh, les experts alors euh, je pense qu'on vous l'a compté de quel mouvement artistique Andy Warhol ah, est-il le célèbre niveau. représentant c'est le pop art, vous m'avez mis 8 0 quand on écrit 1 million euh, <rire> non je vais vous en mettre 6 au total ça nous fait combien de bonnes réponses nous oh. avons Non, nous avons deux bonnes réponses ah euh, bon, Pour vous Guy. Va, bon. bon et deux C'est le chiffre à battre avant 10h oui. Ah mais je pense que je ne vais pas être battu <rire> vous, êtes, vous savez ce que j'aime chez vous Guy C'est votre optimisme oui. Et rien que pour <rire> cela Je vais vous offrir avec Caroline une montre RTL Voilà, vous voyez ça, ça me comble le bonheur voilà. Guy, on vous embrasse je reste euh, euh, au téléphone, là. Oui, ou je euh, euh, restez au téléphone si vous, si vous voulez. Oh. Ne raccrochez Allez, pas. Je en vous souhaite revanchez... euh, une bonne saison et continuez comme vous faites. Vous êtes, euh, très, bien ah, et... vous êtes euh, très bien tous les deux. Ah, il veut nous et... garder à l'antenne pour qu'on n'ait pas d'autres candidats. C'est en fait. ça. <rire> C'est une très bonne technique. <rire> bon, mais des autres candidats, il va y en avoir. Et peut-être vous, voilà, vous êtes en train d'écouter RTL. Vous vous dites, mais moi j'aurais eu des réponses. J'aurais pu jouer. Peut-être que je pourrais gagner ce séjour. Eh bien, appelez-nous. 32-10. On joue en direct sur RTL. RTL. Lidal Meilleure chaîne de magasins de l'année Allô patron, ils ont vraiment la grosse tête ici Chez Lidl Comment ça Bah eh oui, le melon quoi Ah très drôle bah, Si on veut Aujourd'hui et demain, ils font le melon Charentais jaune à 99 centimes Moins de 1 euro le melon Charentais, chez Lidl, et jaune C'est ça, et origine France en plus Et le goût, j'en parle même pas M'en parle pas, tu sais qu'on est mal là, oui Oui, oui, oui, on, on, on est très mal Lidl, le vrai prix des bonnes choses Plus d'informations sur Lidl.fr Catégorie 1, calibre 800-950, origine France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 Alors, qui me raconte ses vacances d'été Moi ah, Oui, Eva C'était super chez Cap France Je me suis fait plein d'amis à la piscine, j'ai visité plein d'endroits et je me suis régalée parce que papa et maman, ils me laissaient choisir et eux, ils pouvaient se reposer des fois quand j'étais au club enfant avec mes copains. L'année prochaine, on y retourne Mer, campagne, montagne, dans les plus beaux endroits de France. Avec Cap France, vos enfants auront plein de choses à raconter à la rentrée, des vacances authentiques, tout compris et en toute liberté. Rendez-vous sur capfrance-vacances.com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 L'Aile des 37 mois, 30 000 km, sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com L'une est la nouvelle star du journal télévisé. L'autre est l'accusée du procès du siècle. Deux femmes en quête de vérité, au destin dangereusement lié. Le temps des regrets, le nouveau roman de Marie Higgins Clark, le grand suspense de votre été, chez Albin Michel.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 Ça roule même Jeu avec obligation d'achat du 17 juin au 31 août 2016. Toutes les modalités sur carburant.so.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. SO. Géant, envie de fraîcheur Les légumes de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, la tomate-côte léo gourmande et généreuse, catégorie de calibre 67, origine France, est à seulement 1,79€ le kilo. Oui, 1,79€ le kilo Une offre pleine de saveurs jusqu'à dimanche, au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Le grand quiz de l'été. Sur RTL C'est moi. Vous écoutez la première radio de France, c'est RTL, et vous pouvez jouer avec nous ce matin. Il y a le 32-10, je vous le disais, c'est le standard d RTL, avec des standardistes qui sont en mode discothèque, qui dansent en vous attendant. hum, mmh, ça va bien le standard 32-10. Il y a également les SMS, vous envoyez RTL au 74-900. Vous voulez gagner un séjour à Disneyland Paris, vous nous appelez maintenant. Le temps d'écouter Mojo, c'est sur RTL. Lady, hear me too. Déjà ça. Mojo Lady sur RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Le grand quiz de l'été. Je vous vois bouche bée euh, Caroline Oui, je suis bouche bée parce que je ne réalisais pas que ce titre que j'adore avait déjà 16 ans. Mais ce qui, qui signifie qu'on ne se voit pas vieillir. <rire> <rire> ce qui signifie que c'est bien de faire de la radio. Exactement. <rire> Merci de couper les webcams. <rire> <rire> Écoutez, en tout cas, nous avons un score à battre. On ne va pas se mentir. Ce score est facilement, je pense, euh, oui. Voilà, ouais, ouais, ouais. Je cherchais si ça se disait en français, ça la dit. langue que je parle couramment. <rire> en tout cas, nous avons Monique au téléphone et Monique est bien décidée à battre ce score, n'est-ce pas Monique Et comment <rire> Vous y croyez Non, j'y crois pas trop, mais enfin j'espère. Bonjour bon. Monique Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Alors, vous êtes retraité donc et oui. vous habitez Marseille. Tout à fait. Bon, quel temps fait-il à Marseille aujourd'hui Il fait un temps magnifique. Ah. Magnifique. Très bien. Mm. Bah écoutez, pourquoi à va... Paris, il ne c'est pas beau Bah écoutez, à Paris, euh, non, c'est c'est pas la plus belle journée pour le moment, mais on est qu'au début et comme oui. l'été est beau sur RTL. Bon, une petite journée. Voilà, donc l'été est beau partout. C'est pas <rire> grave. Alors je vois que vous êtes fan de chansons de variété Mais oui. également de Red Charles Armstrong, James Brown Ça c'est oui. magnifique Ouais oui. Armstrong c'est euh, le chanteur, le cycliste Ou l'homme qui a marché sur la lune <rire> oui, bah, on, va dire, on va dire une préférence pour celui qui a chanté quand même D'accord <rire> Bon Monique je vous pose des questions Okay. Je vais vous en poser un maximum Et j'attends de oui. vous que vous me donniez un maximum de bonnes réponses mais Moi aussi <rire> Cela vous permettra de gagner <rire> le séjour à la fin de cette première heure Et puis de gagner une montre RTL Et puis surtout, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure Mais si vous avez 10 bonnes réponses oui. d'affilée Vous mmh. pouvez gagner 1000 euros cash Écoutez, on va faire en sorte Eh Faites en sorte Est-ce que vous êtes prête Monique Je suis prête Top chrono c'est parti pas, pas. Si ce n'est pas un fruit, qu'est-ce qu'un kiwi Un fruit. C'est un oiseau, pardon. Comment se prénomme le footballeur Payette euh, Dimitri. Quelle spécialité est commune aux villes de Strasbourg et Montbéliard La saucisse. Dans quel hémisphère se trouve l'Italie euh, Sud. Avant d'exercer, quels serments doivent prononcer les médecins euh, Hippocrate. Quelle ville est associée à Tartarin dans l'œuvre d'Alphonse Daudet Tarascon. Qui présente actuellement l'émission Question pour un champion euh, Samuel Le, le Billon. Dans la guerre des étoiles, quelle est la couleur de peau de maître Yoda là là, Au hasard, euh, verte. À quoi doit-on le roman autobiographique À qui doit-on le roman autobiographique L'homme qui ment. Oh, Paf. Quel athlète détient actuellement le record du monde du 100 mètres euh, euh, oh. ouais, euh, Passe, passe. Quelle est la spécialité culinaire de la ville d'Espelette Espelette au piment. Et on va arrêter sur le piment avec ce questionnaire qui n'en manquait pas, si je puis me permettre, euh, de piment. Alors, on revient avec Caroline, si vous le voulez bien, Caroline, euh, Monique, sur vos différentes réponses. Oui Alors vous vous êtes très bien rattrapé sur le kiwi, qui est un fruit mais qui est également un oiseau, ce qui vous fait une bonne réponse. Bravo. Le footballeur paillette, euh, vous avez retrouvé son prénom, c'est Dimitri. Mais certainement quand on habite Marseille, on aime forcément le football. Mais visiblement vous aimez aussi la saucisse de Strasbourg et de Montpellier. En revanche, je suis désolé de vous apprendre que je vais placer l'Italie dans l'hémisphère nord et non pas dans l'hémisphère sud. Euh, vous Vous voyez absolument dé désolé pour vous. Le sacre. serment d'Hippocrate, vous avez tout à fait raison. C'était un médecin grec du IVe siècle. Il était considéré donc comme le père de la médecine. C'est un très beau serment. C'est ce qui nous permet de leur raconter à peu près toute notre vie en sachant qu'ils ne la répéteront pas. <rire> enfin, quand était une bonne réponse. Bon, vous nous avez soutiré un joli sourire en mettant Samuel Le Bihan à la présentation de questions pour un champion. Samuel Le Bihan que nous saluons, qui est un excellent acteur. Et nous allons rétablir Samuel Etienne, qui, effectivement, ah est à la présentation de questions pour un champion. Mais Non, non, non. Alors, vous avez été au hasard, dites-moi, sur Pardon. la couleur de Maître Yoda, et vous oui. êtes tombé bien. C'est effectivement le vert. Ah, bah écoutez... Bien les choses, le hasard fait, dirait Maître Yoda. <rire> Alors, l'homme... Euh, qui ment, c'est un roman autobiographique de Marc Lavoine, et en fait ce superbe athlète qui, fait, euh, qui est actuellement oui, est le record de ma euh, Comment vous dites Bol, non, Bol. Euh, bol. On, on va mettre un petit thé au bout, et on va en ah, faire Youshin bol, Oui, exact, exact. Voilà. Et, et, et ça oui. vous fait... 7 bonnes réponses Bon, euh, bravo Monique, Monique eh ben, merci beaucoup merci. ça veut dire que là pour l'instant vous êtes la personne à battre avant 10h du matin il faut faire mieux oui. que 7 pour espérer repartir avec le séjour à Disneyland Paris d'ici là Monique avant, avant qu'on vous retrouve peut-être juste avant 10h nous vous offrons Caroline et moi même une magnifique montre RTL à vous de choisir le modèle masculin ou féminin ce sera selon votre souhait d'accord oui très bien on vous embrasse Monique merci beaucoup et un gros bisou à tous. Tous les deux, merci, eh ben, encore. À vous, nous vous embrassons également. Ah, justement, tiens, puisqu'on parle de, de bisous, on avait fait des selfies, vous savez, avec, euh, avec des bisous via le hashtag RTL Quiz. On aime bien prendre des candidats avec, euh, avec des selfies. Nouvelle idée de selfie ce matin, on vous la donne dans quelques secondes sur RTL. RTL. Découvrez l'intensité des bières Grimbergen, tel son emblème, le phénix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 Eh, hey, le prix irratable, j'ai eu cette semaine, c'est quoi C'est au rayon Boucherie, la barquette de 4 pavés de viande bovine, 3 étoiles, à griller, origine France, catégorie et type indiqué dans le point de vente, est à 8,90€ le kilo seulement Répétez ça Oui, 8,90€ le kilo de pavé de bœuf, tendre et goûteux Irratable, y a pas d'autre terme irratable C'est jusqu'à samedi dans les hyper-u et super-u participants, liste sur magasin.com -u, U, les nouveaux commerçants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 Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. strat gagnante. Victoire foot. Sol stratifié. Pousse facile. Sous-couche intégrée. Petit prix. 6,95€ le mètre carré. La qualité, le prix. Bricodépôt, l'essentiel en deux mots. Sol stratifié, 8 plus 2 mm de sous-couche, garantie 20 ans, à seulement 6,95€ le mètre carré, soit 12,98€ la botte. Arrivage en quantité limitée à partir du 22 juillet dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur Brico Bricodépôt a été réélu, meilleure chaîne de magasins de bricolage de France.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 Bruno Guillon, Caroline Diamant, le Grand Quiz de l'été sur RTL. Et nous sommes sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTL Quiz, un seul Z à Quiz pour lancer vos messages sur Twitter, sur Instagram, ça marche sur Facebook. Il y a la page de l'émission, la page du Grand Quiz de l'été, que je vous invite à venir liker, aimer et partager. Et d'ailleurs, nous allons choisir un auditeur ou une auditrice comme nous le faisons depuis le début de cette émission via un selfie. C'est le fameux défi selfie. Nous sommes d'accord Caroline Oui nous le sommes d'accord Le Delphi C'est pour ça que je vous laisse <rire> le dire J'ai bien compris <rire> euh, Bon alors ce matin euh, Il faut prendre une photo bien sûr Il faut prendre un autoportrait Mais d'une façon particulière Nous avons envie de vous faire euh, faire du air-champ mmh. C'est-à-dire que vous allez prendre N'importe quel objet autour de vous Qui, qui nous donne l'impression Que vous tenez un micro Et que vous êtes en train de chanter Donc euh, voilà Faut que ça ressemble à un micro On est d'accord Faites part... on le peigne Ça marche voilà. Mais pas un balai, c'est trop grand ouais. Voilà. Donc le fer à souder, c'est trop dangereux aussi, <rire> voilà. Mais Donc après, euh... un stylo, ça marche Oui, mais ça banane, fait un petit micro Une brosse à dents, brosse à dents oui, ouais. voilà. Inventé vous, vous postez cette photo avec le hashtag RTL Quiz Et on va vous retrouver, bien entendu On va vous contacter en message privé pour avoir vos coordonnées Et vous serez en direct avec nous Pour jouer au grand quiz De l'été, tout l'été sur RTL J'adore ce jeune garçon Il s'appelle Navi, c'est son premier album Sur RTL Ma peine <much> au fond d'une fiole Puisqu'on sera plus ensemble Si fier qu'on s'abandonne C'est fou qu'on qu se ressemble On se reverra pas T'aimes tant de faire du mal L'amour c'est comme ça Alors j'écoute du stesse Et le temps passe La force des supplices Puis on se lasse Prisonnier de mon spleen La peine c'est pas du toc Les larmes de crocodile On font herbie en coque Donne-moi de tes nouvelles Si la nuit tu es seul Peu importe qu'on s'aime Ou qu'on se fasse la gueule Alors j'écoute du Miles m'aim au fond de cette spirale se fan les chrysanthèmes ce fan tout est pétale alors j'écoute du maïs tv Alors, j'écoute du Miles Davis et Navi sur RTL. RTL Je vais faire les courses, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Un bon rafraîchissement. Je parlais pas de la boisson. Moi non plus. <rire> Fondé pour la fraîcheur incomparable d'un bon carpaccio de bœuf délicatement assaisonné. Carpaccio de charal, une autre idée de la fraîcheur. Hum, mmh, charral Pour votre santé, évitez de grignoter. Géant. Envie de fraîcheur Les fruits de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, le plateau de 2 kg de nectarines blanches ou jaunes, origine France, catégorie 1 calibre B, est à seulement 3 euros. Oui, 3 euros les 2 kilos de nectarines. Une offre sucrée à retrouver jusqu'à dimanche aux rayons fruits et légumes de votre géant. Les prix bas, c'est Géant. Independence des résurgences. Il y a 20 ans, vous pensiez que la Terre avait été sauvée pour de bon. L'humanité a échappé de peu à l'anéantissement. Il est temps de vous dire la vérité. Ils reviennent. Oh mon Dieu. C'est pire qu'avant. On devrait pas commencer à flipper euh, Si. Jeff Colblom, Yamensworth et Charles Gainsbourg. Independence des résurgences. Actuellement au cinéma. Crème minceur express pure essentiel. Des résultats visibles dès 7 jours. Aussitôt testée, aussitôt adoptée. Ma peau est plus lisse. Elle agit vite. Super efficace. Crème minceur express pure essentiel. 18 huiles essentielles plus caféine pure. Effet à 91%. En pharmacie. Pure essentiel, L'efficacité à l'état pur. À découvrir le coffret pur essentiel masseur jour-nuit pour une action 24h sur 24. Pénélope chez Monsieur Bricolage, besoin d'un coup de main Oui, Ulysse ne va pas tarder à rentrer et il va encore ramener plein de monde. Les cyclopes, les sirènes, les troyens... Pour régaler tout le monde, je vous conseille le barbecue gaz. Camping gaz 2, série classique LX, jusqu'à 10 personnes à 199 euros. En plus, une demi-plaque de plancha est offerte pour varier les plaisirs. Une exclusivité, Monsieur Bricolage. 199 euros Les dieux de l'Olympe sont avec nous. Oui, alors enfin, un peu Monsieur Bricolage aussi, quand même. Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets. Participants sur monsieurbricolage.fr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 Le Grand Quiz de l'été sur RTL Bruno Guillon, Caroline Diamant et prudence si vous prenez la route aujourd'hui à l'écoute d'RTL avec ce, ce premier chassé croisé des vacances hein. il y a déjà des gens qui rentrent bah, bon courage à oui. vous pour ceux qui vont reprendre puis bon courage à ceux qui partent et puis surtout je voudrais avoir une pensée pour ceux qui ne partent pas mais de tout l'été <rire> et Dieu sait que vous êtes nombreux et bien nous serons là tous les jours pour vous accompagner entre 9h15 et, et 11h avec la sublimissime Caroline Diamant Bon <rire> Caroline pour l'instant cette bonne réponse c'est le score à battre c'est celui qui a été fait par euh, Monique, Monique. c'était il y a quelques minutes sur l'antenne Est-ce qu'un candidat va faire mieux Eh bien, on va voir. Et le candidat en question, c'est Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Gilles. Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Gilles, vous êtes de Valenciennes. En tout cas, à côté de Valenciennes, où ça exactement Oudin-les-Bavés. Oudin-les-Bavés. Gilles, je parlais de vacances oui. il y a quelques secondes. Est-ce que vous êtes l'euro-bénéficiaire d'une période de congé ou pas encore C'est fait, déjà, nous sommes rentrés samedi dernier. Ah, ça y est, donc vous faites partie de ceux qui reprennent le travail. Euh, oui, cela bien. dit, euh, peut-être que dans la région de Valenciennes, c'est un peu comme en région parisienne, ça devient assez tranquille entre le 15 juillet et le 15 août parce que tout le monde part. Donc, du coup, euh, ça permet d'être un peu plus tranquille en voiture. Je vois que vous êtes responsable commercial. Vous faites quoi euh, comme, euh, comme catégorie de, de commerce Alors, je vends de l'alarme et de la vidéosurveillance et ainsi de la télésurveillance. D'accord, très bien. On est un peu dans le. Dans la sécurité. Dans la sécurité et on est pile poil dedans avec les gens qui quittent leur maison et, et qui utilisent justement des alarmes de surveillance. Gilles, euh, histoire de faire l'équilibre, puisque tout à l'heure je parlais de l'Olympique de Marseille, et bien vous, vous êtes fan du Paris Saint-Germain, et ce depuis plus de 20 ans. Oui. Donc vous avez connu l'époque Ginola, l'époque Rai bien avant, l'époque Zlatan Ibrahimovic. Tout à fait. Tout à fait. Et... Un seul mot, Paris est magique. Et bien sûr. Voilà. Vous avez vu, et mon fair play, hein, je ne dis rien, vraiment. <rire> et vous êtes euh, également passionné d'apiculture. Oui, c'est plus mon épouse qui est apicultrice et nous avons un rucher à la maison et on fait la production de miel. Et euh, tout se passe bien pour l'instant, sauf, sauf cette année où la production n'est pas terrible, terrible. Mais, Mais bon, alors, est-ce est que c'est dû, euh, parce qu'on parle beaucoup, euh, et du réchauffement climatique euh, et des pesticides, etc. Il y a un lien de cause à effet ou pas chez vous, Gilles Ça c'est un lien d'effet, mais là, c'est plus par rapport au temps. Ah oui. Ah oui. Moi, là, bah oui, les abeilles, elles aiment bien quand plus plus plus tu fais plus plus plus un plus peu beau, <rire> hein, évidemment. Ah, oui. Bon, <rire> oui. Moi-même, J... avec ma taille de guêpe, vous voyez, le beau temps me. <rire> Gilles, il va falloir oui. nettoyer ces cages à miel, et je parle des oreilles pour bien <rire> entendre <rire> les questions que va vous poser Caroline, d'accord Une minute, pas une seconde de plus, de questions Et j'attends de vous que vous donniez un maximum de bonnes réponses pour tenter de repartir avec le séjour à Disneyland Paris. Gilles, est-ce que vous êtes prêt Je vais tout déchirer. <rire> Je vous le souhaite. <rire> Caroline, on y va top chrono. Dans une chanson, qui y a-t-il après le couplet ah, Enfin. Quel est le nouveau nom de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie Et hauts de Quelle chanteuse est à l'origine de la comédie musicale Résiste gueule. Qui a créé la Légion d'honneur Euh... Je passe. Comment appelle-t-on les tartines contraintes dans les ecoques euh, des, des, des mouillettes. Qui est l'auteur de la pièce, le cid Euh... Je passe. Quelle est la capitale du Danemark Je passe. Quel espion Jean Jardin incarne-t-il dans le film de Michel Azanavicius Ouais, je passe. Quel style de musique est indissociable de Bob Marley Euh... Je passe. Comment sont les côtés d'un triangle équilatéral Égo. Avec quel acteur d'Alida a-t-elle enregistré parole parole Alain Delon. Quel est animal bray Euh... Une chèvre. Avant d'être auteur, quel métier exerçait J.K. Rowling Non. Alors, la chèvre bray. Ouais, enfin non, je sais pas. Non, je ne crois pas, non. Alors, si la chèvre bray, je vous pose cette question... Cher Gilles, quel est cet animal euh... Ah oui, c'est l'âne. Eh oui, c'est l'âne qui braille. Euh, bon, revenons sur vos réponses. C'est Napoléon Bonaparte qui a créé la Légion d'honneur. Il n'était pas encore euh, Napoléon euh, Premier. Euh, Orage. Oh, désespoir. Ah oui, il a appuyé sur la touche étoile. En fait, c'est pour, pour passer de... Non, ça n'a pas plu, sur la touche étoile. Euh, orage, au oh, désespoir, au oh, vieillesse c'est nommé. Neige donc, donc tant vécu que pour cette infamie. infamie Mon bras qui tend de fois... <rire> c'est euh, le Cid, Corneille. D'accord. La capitale du Danemark, c'est Copenhague. OSS 117 Film ah. cul, quel espion Jean Jardin incarne-t-il dans le film de Michel Azanavicius Plus connu sous le nom Hubert, venisseur de la batte Salam alaikum Lucien Bonsoir, Bonsoir Larmina Vous étiez belle cet après-midi, vous êtes très belle ce soir J'attends demain avec impatience Inchallah Lucien, je vous conduis Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marrons Et si j'étais blonde aux yeux bleus Cela ne changerait rien, vous êtes mon type de femme Larmina Tiens donc, et si j'étais naine et myope Eh bien, je ne vous laisserai pas conduire <rire> et j'en profite pour saluer Celui qui a composé la musique du film Qui m'a envoyé un texto il y a quelques secondes Qui est en train de nous écouter Qui s'appelle Ludovic Bourse euh, Et qui a été oui, oscarisé a été. et césarisé Grâce à l'autre film de Michel Azan -Alicius. The Artist, Artist. Euh, C'est le reggae qui est indissociable De Bob Marley oui. Très cher Gilles ah oui, bravo. One more Let's get together and... Oh, la finalité, cela nous donne combien de bonnes réponses Gilles, il fallait faire au moins 7. Mais vous n'avez que 6 bonnes réponses. Je suis désolé, ce sera insuffisant pour le séjour, mais on vous offre une montre RTL. Eh bien, Merci beaucoup. Passez une belle merci. journée, Gilles. Euh... Euh, vous aussi, j'étais ravi d'être avec vous sur Antenne RTL. Eh deux. un plaisir Merci. de vous avoir, on vous embrasse également. Excellente journée. Mais qui a gagné ce séjour de la première heure Réponse sur la première radio de France, juste après ça. Salut c'est Vincent, ça vous dirait de partir à Miami pour un séjour de rêve En ce moment, à l'occasion du QVC Tour, tentez votre chance en participant au grand jeu de l'été QVC. Rendez-vous avec QVC à Paris, Nantes, Toulouse, Marseille, Lyon et Montpellier pour déposer votre bulletin dans l'urne RTL QVC. Information sur qvc.fr QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. Si le pastis Duval pouvait parler, mais non, il chanterait. Voilà les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 Et c'est l'heure d'attribuer le premier séjour à Disneyland Paris de l'heure Nous avons eu Guy qui a joué avec nous, nous avons eu Monique, nous avons eu Gilles Et tout ce beau monde a tenté de gagner ce séjour à Disneyland Paris Mais une seule personne Et c'est une eu... femme oui, a qui a fait la différence Des réponses suffisantes, Monique Oui. Monique, vous nous avez appelé tout à l'heure depuis Marseille. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous partez à Disneyland Paris en famille Merci. Merci. Merci. Alors Monique, c'est un séjour Merci. pour quatre personnes. Oui. Vous avez l'accès pendant deux jours aux deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous mmh. allez être logé à l'hôtel Sequoia Lodge. Nous prenons également en charge les déjeuners. Vous pourrez découvrir le nouveau spectacle Mickey et le magicien et puis chanter avec les héros de la Reine des Neiges dans une fête. Écoutez, c'est un rêve, curée. voilà. Et bien ce sera un rêve éveillé pour vous Monique Merci, merci en tout cas, merci, merci Vraiment je ne m'attendais pas avec huit réponses à, à, Avec cette réponse à, à être, euh, voilà Là, Et bien justement c'est un beau bon message Pour ceux qui vont jouer maintenant pour la deuxième heure Il n'y a pas besoin d'avoir un score de dingue Pour pouvoir gagner, euh, c'était suffisant Monique on vous embrasse Moi aussi je vous embrasse très fort, merci encore Belle merci. journée sur RTL, merci. vous voulez comme Monique Gagner un séjour, vous pouvez nous appeler maintenant Au 3210 ou bien vous envoyez RTL par SMS au 74. 14 900. RTL, il est 10h. Les infos tout de suite avec Julien Célier. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Un campement de plus d'un millier de migrants évacués en ce moment à Paris, dans le calme. Ces personnes s'étaient installées ces derniers jours entre les stations de métro Jaurès et colonel Fabien. Ces clandestins sont originaires d'Érythrée, de Somalie, d'Afghanistan. 1500 places d'hébergement sont mobilisées, dont 800 en gymnase. Le groupe Bolloré réclame 50 millions d'euros à France 2. La chaîne a rediffusé jeudi soir un complément d'enquête consacré à Vincent Bolloré, l'entreprise des dénonce une volonté avérée de lui nuire. Arrêtons ce jeu délétère, dangereux pour la démocratie. C'est le message de Jean-Marie Le Guen sur RTL. Le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement était notre invité ce matin. Il répond aux accusations de Libération et de Christian Estrosi sur le dispositif de sécurité du 14 juillet à Nice. Il estime que l'ex-maire de Nice essaie peut-être de fuir ses propres responsabilités. Par ailleurs, les cinq suspects en contact avec le tueur ont été mis en examen tard hier soir et placés. en détention provisoire. La carcasse du vol MH370 sera-t-elle retrouvée un jour La suspension des recherches se profile. C'est ce qu'indiquent les ministres des pays concernés. Les espoirs s'amunuisent, disent-ils, près de deux ans et demi après la disparition de l'avion. Nous valons mieux que ça, c'est ce qu'a écrit Hillary Clinton sur Twitter. La nuit dernière, la démocrate a posté ce message pendant le discours de son rival, Donald Trump, officiellement investi candidat des républicains à Cleveland. Trump a répété qu'il voulait un grand mur à la frontière Contre l'immigration illégale. Allez, on s'intéresse maintenant au Tour de France. RTL Tour de France 2016. L'étape du jour, Christian Olivier. La 19e étape au cœur des Alpes, départ à Albertville à la mi-journée, arrivé à Saint-Gervais-Mont-Blanc, ça va grimper. On se penche justement sur le parcours Christian Olivier, Laurent Jalabert. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, rebonjour. Bonjour. Après votre carnet de route matinale sur l'antenne de RTL, présentation de la 19e étape, courte mais encore euh, rythmée. 146 km, c'est court, mais euh, ce sera très difficile avec une succession de, de cols, le col de Tamier pour commencer, le col de la Forcla en première catégorie ensuite, encore un col de la Forcla, mais pas le même. Un petit peu plus loin en deuxième catégorie, la longue montée de Bizanne, col classé hors catégorie et puis l'arrivée finale à Saint-Gervais-Mont-Blanc, le BT. Juste avant euh, d'entamer cette montée, la côte des Amorans va en surprendre plus d'un. C'est dur aujourd'hui, c'est très dur. Et il y a de la bataille dans l'air avec ce podium en jeu, avec ces coureurs qui se sont resserrés dans un mouchoir de poche, ils sont 5 en 1 0 On peut s'attendre à peut-être quelques défaillances, on a vu quelques coureurs en difficulté, le deuxième du général, Mollema semble un petit peu à la limite, Adamietz a moins le sourire, et puis Romain Bardé a des fourmis dans les jambes, tout comme Fabio Arou d'ailleurs, qui est encore un petit peu plus loin, mais qui se dit finalement, si je vais être sur le podium, il faut que j'y aille, il faut que je prenne des risques. Et dans tout ça, que fera Quintana? Dans deux jours... Nous serons à Paris. Si un coureur a deux sous de vie, c'est aujourd'hui et demain qu'il faut mettre le bazar. Départ à 13h10, Laurent Jalabert. Bonne journée. Merci. Merci, messieurs. À tout à l'heure. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Énergie, fournisseur d'électricité et de gaz. Allez, un mot des courses, elles ont lieu à, à Cabourg en nocturne aujourd'hui. Les pronostics de Dominique Cordier. Dominique, vous conseille de jouer le 10, le 15, l'As, le 6, le 8, le 3, le 14 et le 11. Je répète, 10, 15, As, 6, 8, 3, 14 et 11. Dernière minute, le 15. Prudence, si vous prenez la route aujourd'hui. Euh, beaucoup de monde sur le chemin des vacances. Bison, Futé, le drapeau orange, drapeau rouge même en Ile-de-France. Le temps maintenant aujourd'hui. Attention, toujours des orages, des averses, une dégradation qui va gagner petit à petit euh, l'ensemble de la moitié Est et qui touchera aussi... Si les Pyrénées, Pyrénées-Massif-Central ou de nombreux départements restent en alerte. Ciel plus ensoleillé dans l'ouest et le nord du pays. Les températures entre 19 degrés à Rouen et 32 à Ajaccio. Il fera 26 degrés à Paris. 10 h 4 minutes, excellente journée. À l'écoute de RTL, vous retrouvez Bruno Guillon et Caroline Diamant. Merci Julien, on vous retrouve tout à l'heure, 11h sur RTL. Le grand quiz de l'été sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et bienvenue sur RTL. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le grand quiz de l'été. Tous les jours, 9h15, 11h, presque 2h à jouer ensemble et à tenter de gagner de magnifiques cadeaux, tels que l'a fait Monique tout à l'heure en direct sur RTL. Un séjour féerique en famille à Disneyland Paris. Il y a également 1000 euros à vous offrir. Alors, ça, ça peut tomber n'importe quand. Comment peut-on gagner 1000 euros, Caroline Alors, très simple, et à la fois quand même challenge, euh, challenging pour le cerveau, il faut enchaîner 10 bonnes réponses, voilà. 10 bonnes réponses, 10 bonnes de... réponses et les 1000 euros arrivent. Alors, je sais ce que vous dites, Oui, j'ai très envie de jouer, mais comment ça se passe Écoutez, c'est très simple. Vous prenez un téléphone, vous appelez le 3210, vous tombez sur l'équipe des standardistes d'RTL. Charmants et sympathique. Ils sont charmants et sympathiques, ils vous envoient l'antenne à nos côtés. Vous n'avez pas le temps, vous dites, ah, mais je vous renvoyer un SMS. Mais vous pouvez le faire, RTL par SMS... 74 900 Et vous, vous dites Oui mais alors Les réseaux sociaux Est-ce que je peux envoyer Une photo Oui aussi Il dira oui Une photo de vous En train de chanter aujourd'hui C'est du R-Champ Qu'on a décidé de, de mettre en avant Absolument. Et tout ça Avec le hashtag RTL Quiz On joue dans 3 minutes Sur RTL Take a breath. Rest your head. Close your eyes You are right Just lay down To my side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 RTL, c'est le grand quiz de l'été. Bon ben on joue. RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno ah Guillot, Caroline Diamant. Je disais pas ça sur le ton de l'énervement, je disais ça sur le ton de l'impatience. On joue, j'ai envie là maintenant. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui ça, ça, ça s'entendait bien. On entendait bien l'envie. Écoutez, vous avez raison. Et euh, on va jouer tout de suite avec euh, celle qui a remporté le défi selfie et qui donc va être avec nous dans quelques instants. Et je vais vous la décrire Elle a donc fait du air-champ Avec une... Euh, un, peut-être mon objet préféré au monde euh, Comment ça s'appelle Une pelle à glace Oui c'est ça, une, hein, euh, j dire, une cuillère des... à boule Mais peut-être que pelle à oui, glace c'est mieux Oui. Vous voyez, j'ai tout fait pour essayer de rester élégante. Et voilà, vous me tirez vers le bas. Cette Donc euh, voilà, c'est cet objet avec lequel on présente la glace à ses invités. Et c'est Stéphanie qui a eu cette idée. Bonjour Stéphanie. Bonjour le duo de choc d'RTL. Bonjour Stéphanie. Ah, merci pour le duo de choc. Et quelle jolie voix vous avez. Merci, merci. Alors, je vois que vous êtes passionnée d'art créatif et de jardinage. Oui. Alors jardinage j'imagine ce que c'est, mais oui. art créatif, est-ce que vous pouvez développer un bah, peu Disons que c'est plus activité créative hein, euh, fait maison donc euh, euh, création de bagues en pierre de Swarovski, collage de serviettes Décoration d'intérieur et puis aussi dans le fait main il y a la cuisine parce que je suis une grande gourmande Ah, ah oui, alors, alors moi aussi oui. je suis gourmande mais malheureusement la cuisine ne fait pas partie <rire> ni de mes hobbies ni de mes talents ça surprend bon. toujours tout le monde mais Je, trouve que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont là pour vous faire plaisir Ah vous pensez que les gens passent leur journée à me confectionner des pâtisseries <rire> et à me, les, à me les livrer à domicile <rire> vous, mais vous êtes pense... une personne si agréable <rire> Cela dit, je préfère, si vous devez déposer quelque chose chez moi, mesdames et messieurs qui nous écoutez, je préfère les rivières de diamants que les religieuses au café. Quoi. <rire> et avec une rivière de diamants, on peut s'en offrir quelques-unes des religieuses. <rire> bon, Stéphanie Oui Stéphanie, vous allez passer une minute sous le flot incessant de mes questions. D'accord. Ce que j'attends de vous Stéphanie c'est que vous donniez un maximum de bonnes réponses Vous allez être la première de l'heure à jouer Donc ça veut dire que votre score va établir Le score à battre avant 11h du matin Pour repartir avec un séjour à Disneyland Paris Nous sommes d'accord oui, Un gros challenge. Je sais que vous êtes une fille de d'RTL Est-ce utile de vous rappeler qu'en cas d'hésitation Le mieux c'est de passer pour gagner du temps Et avoir d'autres questions, d'accord Ok, pas de soucis Stéphanie, top chrono, c'est parti Dans le film Les Choristes Qui joue le rôle du professeur de chant Euh. Junior. À quelle couleur associe-t-on Yves Klein plein, le jaune. Quel signe astrologique peut aussi désigner l'outil qui enfonce une porte Euh. Je sais, je passe. Dans l'émission de Fés divers sur France 2, qui fait-on entrer L'accusé. Quel est le nom du bonhomme de neige dans la Reine des Neiges Olaf. Par quel signe leur représente-t-on le hashtag Euh. Arrobane. Dans quelle ville du Grand Est a été construit un centre, un second centre Pompidou Euh.. Les grands tests, euh, Strasbourg. Grâce à quelle série télé Simone Baker est-il devenu populaire Euh, je passe. Sur les bords de quel fleuve est né Tom Sawyer euh, Mississippi. Quel symbole trouve-t-on au sol sur le Walk of Fame d'Hollywood Euh. Je sais pas. À quel pigment doit-on la couleur verte des végétaux Euh, la. Oh la chlorophylle Comment s'appelle le taxi dans la chanson de Vanessa Paradis Jo Joe le taxi. Joe le taxi. Sa sa ta vie. Vie. Le, le maman Elle avait 14 ans à l'époque. Elle était déjà divine, non mmh. jo. 'écoute en entier. Euh, alors on me fait signe que c'est tombé sur le, le bip, la réponse. Mais comme j'avais un petit peu bafouillé sur une question, moi je suis à même de lui accorder le point. Merci. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Merci Donc, à vous deux. On va voir combien de bonnes réponses vous avez cumulées dans quelques secondes, mais pour l'instant j'aimerais qu'avec Caroline on revienne justement sur vos différentes réponses, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs, si cela peut nous permettre d'écouter euh, des sons des archives D'RTL Oui. Alors vous avez raison, Gérard Junio. Eh bien, le rôle, eh bien, celui qui interprète le professeur de chant dans cette chanson magique dont tout le monde se souvient. Moi sur ton chemin, donne-leur la main pour les mener vers d'autres Jean-Baptiste Monnier, euh, c'est ça l'acteur c'est ça. Oui. Magnifique oui, film. Exactement. Très bien. joli film, très jolie musique. Yves Klein nous a donné le Bleu Klein. Et non pas ah. le jaune, je suis absolument désolé pour vous. Le signe astrologique qui désigne également un outil, c'est un bélier. Oui. Mmh. On peut enfoncer des portes avec... Oui, avec un mmh. capricorne, on a essayé, c'est plus compliqué. <rire> Alors je vous laisse écouter Olaf, qui est effectivement le nom du bonhomme de neige dans La Reine des Neiges. Les abeilles, les pissenlits et le soleil, l'heure pour moi de faire ce que la neige fait en... Vous reconnaissez Danny Boone, bien sûr Vous avez euh, confondu dièse et arrobase. Mmh. Le hashtag, c'est un dièse. Mmh. Vous nous avez mis le second centre Pompidou à Strasbourg. Supu. Mais non, c'est à messe. <rire> et puis alors, vous allez mettre euh Caroline Chanchon, puisque là, vous et, êtes à et, passer à côté et alors de son là, homme idéal. Alors, voilà. Là, là je vous en veux. En, en fait, je vous en veux à tous les deux. J'en veux d'abord à Bruno d'avoir dit Simon Baker. D'accord Donc ça, déjà, non. C'est Simon Baker. Autant okay, pour moi. Voilà. Et vous, je vous en veux, enfin, c'est mon chéri du mentaliste. L'amour de ma vie. Celui oui mais c'est trop ça en vélo. fait que j'ai perdu Parce que ça a été mal prononcé Et... enfin, bon, <rire> Les amis, on dit rarement Allez en voiture Simon Vous voyez ce que je veux dire <rire> Tom Sawyer Tom Sawyer yeah. C'est l'Amérique Le symbole de la liberté Il est né sur les bords Du fleuve Mississippi Tom, Tom Sawyer que Je dois vous avouer quelque chose Caroline À cause de ce dessin animé, j'ai eu une peur primale d'un personnage qui s'appelait Joe l'Indien. Moi, j'étais tétanisé devant le dessin animé quand il y avait Joe l'Indien, qui était un monsieur qui habitait dans la forêt. Et je peux vous dire qu'il ennuyait Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Il avait un chapeau. Et quand il arrivait, je peux vous dire que je n'en menais pas large. Ah, d'accord. Donc, c'est ce... lui qu'on utilisait pour vous faire aller au lit à l'heure. Ex exactement. <rire> bon, et euh, on avait quoi d'autre, Caroline On n'avait que du bon. On avait... Euh... La chlorophylle pour la couleur verte des végétaux. Ah non, quand même. Non, le Walk of Fame d'Hollywood. Il y a des étoiles par mmh, terre. Bon. Avec le nom mmh, de En plus, j'y suis allé en septembre dernier. Combien de bonnes réponses Pour vous, Stéphanie. Allez. Vous dites combien, vous Oh, a vu une nez comme ça, 7-8 Ah, ah. Alors écoutez, il va falloir raccourcir un petit peu le nez euh, Là c'est à vue de mon nez J'ai quand même un très gros nez euh, Non, on est plus sur du si bonne réponse euh, Stéphanie Mais quasiment. si bonne réponse, ça peut Ça peut être bon Réponse tout à l'heure avant, 11h Et d'ici là, nous vous offrons une montre RTL eh ben, Merci beaucoup et puis euh, Un bel été à vous tous eh ben, Merci à vous, merci bisous Stéphanie, Stéphanie. Vous jouez pour faire peut-être mieux que Stéphanie gagner un séjour à Disneyland Paris. Vous pouvez le faire et eh bien, vous le faites. Vous appelez le 32-10. RTL. RTL. Les aventuriers de l'inconnu. Jacques Pradel, Henri Gougo Des lumières dans la nuit Des murs qui se souviennent Des rêves qui réveillent Chaque jour, avec les aventuriers de l'inconnu Nous vous amenons aux frontières du réel Pour mieux comprendre ce qui nous dépasse Nous vous donnons rendez-vous tout l'été sur RTL De 14h à 15h Pour les aventuriers de l'inconnu Listelle, ma fraîcheur Listelle, mon terroir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 Que... 10h17, c'est RTL, parce que quoi Parce qu'il faut que vous envoyiez un SMS maintenant, au 74-900, vous envoyez RTL. Caroline, il faudra juste vous rappeler que quand une lumière rouge s'allume, c'est pas la température du studio, c'est que les micros sont ouverts. Allez, voici Nancy Sinatra, avant de vous retrouver en direct sur RTL. These boots are match for walking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 are gonna walk all over you Yeah You keep lying when you ought to be truthin' And you keep losing when you ought to not bet You keep samin' when you ought to be a-changin'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 I'm gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. sommes en train de danser dans le sud avec Caroline, évidemment, euh, tel que nous le ferions dans un épisode d'Amicalement Vôtre. C'est un peu euh, le swinging London des années 60-70. Qu'est-ce que j'aimais cette série Oui, moi aussi. Nancy Sinatra à l'instant sur RTL. Le grand quiz de l'été, on joue en direct, juste après ça. Les armes de Cambrasse. Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil Les Ormes de Cambrasse. Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés Les armes de Cambrasse.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 Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis au bout du noyau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 Mais non, il y chanterait. Voilà l'été, pastis du Val. Voilà l'été, pastis du Val. Voilà l'été, j'aperçois les glaçons. L'anis en bon, les olives sont sorties. Et dans les verres, devinez qui se mélangent, C'est le pastis. Un du Val. Et ton fraîche. Pastis du Val. Voilà pastis du Val, l'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL. Le Grand Quiz de l'été Le Grand Quiz de l'été, tout l'été sur RTL La page Facebook de l'émission s'appelle Et c'est bien fait, c'est américain Le Grand Quiz de l'été Et c'est fou, c'est le même nom que l'émission Du coup c'est simple à retrouver Vous pouvez laisser vos messages sur la page Facebook Qu'on vient lire avec grand plaisir Bonjour Anthony Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour Anthony Bienvenue sur l'antenne d'RTL, vous êtes à Blin C'est ça À côté de Nantes ouais. Anthony je vous sens déjà extrêmement concentré Voilà, un peu stressé quand même. Mais il faut pas oh là là, on va tout faire pour vous détendre. Caroline, comment est-ce que vous pouvez détendre Anthony Alors à distance, vous allez écouter ma voix et ayez confiance. La relaxation s'empare de vous. Vos paupières sont lourdes. Ah bah non, parce que si elles non, sont non. trop lourdes, vous allez s'endormir. Ah, On va arrêter là la relaxation. <rire> On va repartir dans du pump it up. Bon tiens, puisqu'on parle de pump it up, euh, vous êtes fan d'un groupe que je vénère, Freddy Mercury et le groupe Queen. Radio kaga, radio cook, radio fan également de Jean-Jacques Goldman, euh, Anthony. Oui. Est-ce que vous avez eu la chance de déjà le voir en concert ou pas Ah non, non, non, non. Ça fait partie oui. des choses. Jean-Jacques, si tu nous écoutes, je me permets de te tutoyer, mais, mais sors un nouvel album, fais une tournée, reviens sur scène. Reviens. Reviens, non. Ah. Reviens, on va vivre la main dans la main. <rire> je To niche. Ce n'est pas seul, mais en duo, que vous allez passer une minute. Ce duo, vous allez l'avoir avec, avec Caroline qui va vous poser des questions. Alors, le nombre de bonnes réponses à battre pour cette nouvelle heure, c'est 7. C'est Stéphanie qui nous a donné sept bonnes réponses tout à l'heure. 6, 6, pardon. J'ai dit, dit 7 Vous avez dit 7. Vous lui avez octroyé une petite réponse supplémentaire. J'ai eh écoutez, je, je m'en Et pose. elle n'en a donné que 6. Je, je, je, pardonnez-moi. Ah, oh, mais je vous en prie. Mais je vais aller me, me fouetter avec des orties fraîchement coupées pendant que vous allez poser des questions, Je Anthony. peux vous aider <rire> Pas de fantasme à l'antenne euh, Anthony vous répondez aux questions de Caroline pendant une minute Maximum de bonnes réponses Et euh, vous pouvez gagner le séjour Et puis si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée Moi j'y crois Anthony 10 bonnes réponses d'affilée c'est 1000 euros D'accord D'accord Anthony, Caroline, Top Chrono c'est parti Qui chante Tu es mon autre en duo avec Morane euh, Je passe Quelle spécialité bretonne est une boisson alcoolisée faite à base de pommes Le cidre Quelle chaîne de montagne sépare la France de l'Espagne Les Pyrénées. Quelle est la monnaie du Maroc Euh... Ah, je passe. Quel chanteur marie sa fille dans le film La Vérité si je m'en deux Euh... Marissa, je passe, je passe. Quel animal est Woody Woodpecker Killer. Dans la mythologie romaine, qui était le dieu de la vigne et du vin Euh... Hermès. Quel homme a été désigné animateur préféré des Français selon un dernier classement Euh, Stéphane Bern Quelle est la nationalité du groupe ACDC euh, Américaine Combien de litres vaut un mètre cube 1000 litres Où est, dans le Raymond, Où est Asie dans le roman de Raymond Queneau euh, Je passe En cyclisme, de quelle couleur est le maillot du meilleur sprinteur du Tour de France Vert. Quelle est la première lettre de la... Et vert. On va s'arrêter là-dessus. Ah Final bon du Tour bon de France, l'arrivée c'est dimanche que vous vivrez bien entendu en direct sur la première radio de France, RTL avec nos envoyés spéciaux. Bon alors, Zazie est dans le métro, dans le roman de Raymond Queneau, adapté au non, cinéma d'ailleurs par euh, Louis Malle avec l'excellent Philippe Noiret. On revient sur quelques-unes de vos réponses, et notamment sur bah, la première question. Qui chante tu es mon autre en duo avec Morane Toi, ah, Lara je eh, vous dédie oui. cette chanson Bruno Merci la force de ma foi Jean Rougis. Euh, C'était Lara Fabian, vous l'avez dit Quelle est la monnaie du Maroc Il s'agit du dirham ah, Quel chanteur marie sa fille Dans le film La vérité si je mens Deux. Il s'agit d'Enrico Macias Serge. J'ai eu tout ce qu'un homme peut désirer, une femme merveilleuse, deux filles adorables, belles, gentilles, intelligentes, j'ai bien réussi dans les affaires, mais il y a une chose que j'ai toujours regrettée, c'est de ne pas avoir eu de fils, et Dieu m'a entendu, ma fille Dina a épousé Simon, et maintenant il y a toi J'adore, je me le refaire de vérité si je Et veux. la divine Elisa Tovati Bien qui incarne cette fille d'Enrico Macias. Dans la mythologie romaine qui était le dieu de la vigne et du vin, vous avez dit Hermès. Non, Hermès c'est le dieu non. du sac à main. Le dieu du vin, <rire> c'est Bacchus. Et j'aurais accepté également Dionysos, les deux les deux marchés. Non, Hermès c'était le messager, le dieu voyageur. Euh, quel homme a été désigné animateur préféré des Français selon un dernier classement Je suis très heureux que dans votre classement personnel, vous ayez placé notre ami et confrère Stéphane Bern en l'occurrence Dans ce classement, c'est Michel Simes qui est arrivé numéro 1, mais ça tombe Attends. bien puisque Michel Simes rejoint également l'équipe RTL dès la rentrée. Donc, autant vous dire que c'est une équipe de winners. Caroline, ne cherchez pas, je n'apparais pas dans ce classement. <rire> mais dès qu'ils feront un classement des 500 personnalités télé préférées des Français. Oh, si on paye, on en. Je <rire> ne désespère pas être 499e. Bon, la nationalité du groupe ACDC, vous avez dit. Américaine, c'est australienne ben ben. Oh, Et vous savez, je peux mettre aussi un petit Voir un petit Pour les gens qui sont en train de se réveiller sur RTL à 10h30 à CDC, c'est parfait. Bon, ils sont donc euh, australiens. Voilà pour vos réponses. Ce qui nous donne un total de... 5 bonnes réponses. Anthony, 5 bonnes réponses. Vous ne pourrez hélas prétendre au séjour que nous offrons en fin d'heure, mais on vous offre une montre RTL. D'accord. Passez une belle journée, Anthony je vous remercie beaucoup, à vous aussi Excellente journée 30 de 10, vous voulez jouer au grand quiz de l'été C'est très simple, on vous accueille en direct sur RTL Juste après ça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 Géant, envie de fraîcheur Les légumes de saison à prix bas sont chez Géant. Par exemple, la tomate-côte Léaumonnière, gourmande et généreuse, catégorie de calibre 67, origine France, est à seulement 1,79€ le kilo. Oui, 1,79€ le kilo Une offre pleine de saveurs jusqu'à dimanche aux rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Vous savez quoi Le meilleur, c'est les mélanges. Et ça, Pellefort Radler l'a compris. Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord, Pelforte.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 Bienvenue sur RTL, le grand quiz de l'été. On va rejouer en direct dans moins de 3 minutes, le temps d'écouter Daniel Balavoine sur la première radio de France. Un grand plaisir d'écouter du Daniel Balavoine à l'instant sur RTL. C'était vivre ou survivre Le grand quiz de l'été. Caroline Diamant, Bruno Guillon sur RTL, sur RTL, sur RTL. On joue, on joue sur RTL. Vous appelez le 32-10, vous envoyez RTL au 74-900. Et il y a un score à battre pour cette, pour cette deuxième heure. C'est le score de Stéphanie qui a marqué 6 points. Donc c'est elle qui avait remporté le défi selfie. Alors nous allons accueillir tout de suite Noémie qui va essayer de gagner un séjour à Disneyland de Paris et alors, Ou alors carrément d'enchaîner des bonnes réponses et de repartir avec un chèque de 1000 euros Bonjour Noémie Bonjour Bonjour Noémie Bonjour Bruno, bonjour Caroline Bonjour, j'adore les jolies voix comme ça, pimpantes, gays qui mettent de bonne humeur rien qu'au bonjour Ah oh bah oui <rire> Où habitez-vous À Baldenheim, en centre Alsace Central Alsace, vous êtes actuellement en vacances. Vous oh êtes oui. déjà revenu Eh oui, malheureusement. Bon, non, mais alors, attendez, on va vous accompagner nous quand même oh jusqu'à la oui. fin de l'été, tous oh les matins. Oui. Ça va être sympa le mais grand surtout, quiz. Surtout, vous êtes infirmière. Vous êtes infirmière libérale Oui, c'est ça. Donc vous êtes souvent en voiture et oui et ben voilà donc on va vous accompagner pas pour la piqûre on s'arrête à l'entrée de la porte hein. moi j'ai la phobie des piqûres c'est vrai ah, non mais non, je mais non. quand il y a des jolies infirmières comme nous il n'y a pas de soucis oui mais quand même oui oui surtout qu'en général l'infirmière est dans mon dos je la vois pas et donc euh, j'aime pas la piqûre oui vous savez parfois elle, elle pique dans le bras oui hein. ben moi souvent c'est pas dans le bras je vais pas faire le dessin il y a plus de surface nous nous arrêterons là vous êtes fan de musique vous aimez Phil Collins vous oui. avez bon goût Ah, je nous imagine sur une plage. Le soleil se couche. Et moi je vous interromps. Oui, c'est ça. Parce que va falloir vous trouver. <rire> te souviens quand on drogue sur la plage, <rire> il y a quelqu'un qui arrive et il ah chouchou. Ouais. Exactement. Non, je vous interromps pour une bonne raison. Je vous interromps parce que pendant une minute chrono, Bruno, au lieu de, de vous étendre sur la plage... Oh, ça aurait pu durer une minute chrono aussi, rassurez-vous. Vous allez poser des questions à Noémie. Noémie, vous allez enchaîner un maximum de bonnes réponses si vous le pouvez. Si vous avez un doute, je le rappelle, n'hésitez pas à passer. Le oui. tout, c'est de marquer un maximum de points. Le score à battre. Et de 6, je vous laisse entre les mains expertes de Bruno Guillon. Noémie, je faisais tout ça bien entendu pour vous détendre un peu pour qu'il n'y ait pas de stress pendant cette minute de questionnaire. Donc tout Mais... va bien, on peut y aller. Voilà. Top chrono. Quel animal fait la roue pour séduire les femelles de son espèce Le pan. De quelle région le camembert est-il originaire De Normandie. Qui a remporté la finale messieurs de Roland Garros cette année euh, Djokovic. À qui doit-on la version française des recettes pompettes sur YouTube Passe. À A quel mois t on la Saint-Valentin Février. Dans quel département se trouve la ville de Grenoble en... Je passe. Avec qui, Renaud, chantait-il Manhattan-Kaboul Axel Red. Qui est l'auteur du roman Le Seigneur des Anneaux J.K. Rowling. Quelle lettre grecque signifie la valeur approximative de 3,14 De quel arbre tire-t-on l'essence de Térébenthine De quel acteur quel acteur Bichon Safford dans le film Grande Torino? Face. Au poker quel est le nom de la combinaison ayant trois cartes de même valeur? Face. Quelle est la nationalité de Jean-Claude Van Damme Belge. La poupée désigne l'avant de la poupe désigne l'avant d'un navire vrai ou faux? Vrai. C'est faux c'est l'arrière la poupe c'est l'arrière la proue c'est l'avant. Bon Caroline. Comment ça se passe Je vois que vous êtes en train de faire la roue. Oh, excusez-moi. On aurait pu inscrire comme réponse Bruno Guillon à la place du pont pour séduire les femelles de son espèce. De quelle espèce êtes-vous euh, oh, Je suis animateur. C'est une, une espèce en, en voie de raréfaction. Raréfaction, -ra -ra -ra -ra -ra -ra ça existe hein Oui. Oui, très bien. Mais je ouais, dire, sinon, torréfaction, j'aime bien le café. <rire> Alors, la suite. À qui doit-on la version française des recettes pompettes sur YouTube Alors, c'est M. Poulpe. Et je vous propose qu'on écoute l'excellent François-Xavier Maison dans cet extrait. François-Xavier de Maison imite Christophe Maé-Postier. Elle est où, la boîte aux lettres Elle est où Elle est où Il est où, le colis Simon Il est où Il est où J'ai un colis, j'ai pas l'adresse. Ok hey. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est drôle. C'est très drôle. Euh, vous avez euh, chuté sur la ville de Grenoble, vous ne vous souveniez plus de département et c'est l'isère. Et moi je m'en souviens très bien parce que c'est écrit sous mes yeux. <rire> <rire> vous vous êtes souvenu en revanche que c'était Axel Red, la jolie Axel Red qui partageait ce duo Manhattan-Kaboul avec Renaud. Alors, le Seigneur des Anneaux, vous me l'avez attribué à J.K. Rowling. Non. J.K. Rowling qui existe, ouais, qui écrit ah, les ah, Harry Potter. Potter. Ouais. En revanche, vous saviez qu'il y avait plein d'initiales et un nom derrière. Et ces initiales, c'était J.R.R. Tolkien. Ça veut dire quoi, euh, Tolkien Tolkien, on peut dire Tolkien. Mais c'est quoi, J.R.R.? C'est John Ronald. Alors, l'arbre L'arbre dont on tire l'essence de térémentine C'est le pain D'accord Le merveilleux acteur qui, qui, qui bichonne sa forde C'est Clint Eastwood Au poker, alors ça c'est ma spécialité Mais je comprends, ce n'est pas la spécialité de tout le monde Trois quarts de la même valeur se sont, euh, Forment un brelan Et enfin, nous n'allons pas résister à écouter un petit extrait de Jean-Claude Van Damme Il y a des gens comme ça Qui ne, ils ne sont pas aware Moi je suis aware, tu vois C'est un exemple, je suis aware Et ça, je suis aware. Je me suis réveillé. Mmh. Jean-Claude, sacré Jean-Claude. Bon, Noémie, est-ce je... que vous êtes aware de nombre de bonnes réponses que vous avez pu donner D'après vous, combien de bonnes réponses -tenez. Euh, Six ou sept Petite musique de suspense, justement, sur du Phil Collins. Vous avez donné. 7 bonnes, bonnes réponses euh, oh, Noémie super. et donc ça veut dire que vous prenez la tête pour l'instant des candidats de 7 heures ça veut dire que pour l'instant ça sent bon pour le séjour à Disneyland Paris oh, réponse super. tout à l'heure juste avant 11h du matin puisque d'ici là il va y avoir d'autres candidats des gens que j'invite à appeler là tout de suite RTL au 3210 pour faire mieux que vos 7 bonnes réponses ou bien s'inscrire RTL par SMS au 74 900 peut-être à tout à l'heure Noémie en tout cas peut-être à tout à l'heure oui. vous avez d'ores et déjà une montre RTL super merci beaucoup. On vous, embrasse. On vous embrasse. Moi aussi, bonne journée à vous. C'est le grand quiz de l'été sur RTL. Euh... Envie d'acheter ce que vous aimez à prix tout doux en beauté, bijoux, maison et mode La solution, c'est QVC. Chaque jour, dès minuit, découvrez le Today Special Value, l'offre privilège du jour. Alors à ce soir, sur la chaîne télé QVC et la boutique en ligne QVC.fr, en tapant trois lettres QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. Mes chers compatriotes, Carole Gessler sur RTL. Qui ne s'est pas dit un jour, moi président, je ferai ceci ou cela Eh bien dans mes chers compatriotes, mon invité endosse pendant une heure l'habit présidentiel, son programme, ses idées, son équipe, son gouvernement. Tous nos invités ont accepté de jouer le jeu et leurs propositions sont parfois étonnantes. Alors rendez-vous demain, 11h sur RTL.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 Cendrillon ce Monsieur Bricolage, besoin d'un coup de main oh, Ma belle-mère m'a demandé de rafraîchir les murs du château, comme si je n'avais pas assez de travail. Pour masquer leurs imperfections, je vous conseille la peinture Corona 12 litres mur et plafond blanc mat à 29,90€. Et en plus, bénéficiez de 5 euros en bon d'achat immédiat. 29,90€ Fantastique Dommage que ça ne masque pas les imperfections de ma belle-mère. Oh, oh, oh. Jusqu'au 23 juillet, profitez de nos prix d'été pour tous vos projets, soit 2,49€ le litre. Condition et participants sur monsieurbricolage.fr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 Vous jouez avec nous au Grand Quiz de l'été sur RTL. Vous appelez le 3210 pour jouer avec nous en direct ou vous envoyez RTL au 74 900. Score à battre ce matin pour gagner un séjour à Disneyland Paris. Tout frais payé pour quatre personnes, c'est 7 bonnes réponses. On joue juste après Omi. Et Omi, qui s'étouffe à la fin de la chanson, vous l'avez entendu, cheerleader Quiz de l'été, merci de nous être fidèles, d'être là. Je vois que vous nous rejoignez de plus en plus nombreux également sur la page Facebook de l'émission Grand Quiz de l'été pour nous laisser des messages que nous lisons et eh bien ça nous fait bien plaisir. Bon, score à battre ce matin pour cette deuxième heure pour le séjour à Disneyland de Paris, c'est le score de Noémie, cette bonne réponse, c'est ce qu'elle nous a donné tout à l'heure. Est-ce que Julien va faire mieux Nous allons le savoir tout de suite. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Julien. Julien, vous habitez à côté de Blois, c'est bien ça Oui, tout à fait. Où tout ça tout exactement à Alors à Meun. Pour vous situer ça plus précisément, c'est juste à côté du Grand Parc Zoo de Beauval. D'accord, très bien. À quelques kilomètres. Ah, très bien. C'est là que je rentre tous les soirs. <rire> zoo de Beauval. Euh, je veux pas dire de bêtises et vous m'arrêtez si j'en dis une parce que j'en dis quand même extrêmement souvent. Est-ce que c'est ce zoo où on trouve un, euh, un couple de pandas Tout à fait. Voilà, très bien. Ouf. Tout à fait. Je m'en tiens bien. <rire> <rire> eh ben je n'irai pas avec le maquillage qui coule. <rire> <rire> Julien, vous êtes chauffeur, taxi, ambulancier, donc forcément au volant de votre véhicule toute la journée et du coup fidèle à RTL. Ah ouais, tous les jours. Julien, le score à battre ce matin, c'est cette bonne réponse. D'accord oui, Tout à fait. cette bonnes réponses. Ça veut dire que si vous avez 7, vous êtes à égalité avec Noémie, nous vous départagerons avec une question subsidiaire. Mais si vous avez 8 bonnes réponses, alors là, c'est la fête. Vous êtes quasiment sûr de partir à Disneyland Paris avec votre famille. D'accord Julien oh. C'est Caroline qui va vous poser des questions pendant une minute. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, sans erreur entre chaque, vous pouvez en plus gagner un chèque de 1000 euros. Eh c'est très bien. On va vous, essayer. Vous êtes arrêté sur le bord de la route puisque je vois que... D'accord, il n'y a pas de souci. Eh bien Caroline, c'est à vous de jouer top Renault. Quelle forme géométrique est le logo de Renault Losange. Au judo, de quelle couleur est la ceinture du niveau le plus bas euh, Blanche. Quand on parle d'une télévision HD, que veut dire HD Haute définition. Mis à part Paris, dans quelle ville peut-on visiter le Louvre Je passe. Dans le film Gazon maudit, quelle est la partenaire de Josiane Balasco euh, Je passe. Quel alcool retrouve-t-on dans la coupe glacée colonel euh, La vodka. Selon son autobiographie, en quoi était la valise de Linda de Souza En carton. Quel légume était en entre en priorité dans la recette du tzatziki euh, Je passe. Quel chanteur a longtemps formé un duo avec Art Garfunkel Je passe. Dans la mythologie grecque, comment appelle-t-on le chien trois têtes Euh. passe. De quel pays est originaire le reggae euh, La Jamaïque. Avec la laine, de quel animal fait-on des vêtements en Cachemire euh... Dans quel pays les joueurs de l'équipe nationale de rugby sont-ils appelés les Springboks Spring L'Australie. <rire> non, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Je ah. sens que vous êtes calé en rugby également, euh, Caroline. Je connais très bien le calendrier. <rire> Je reconnais très bien ah. les footballeurs de la taille au pied. D'où le springbook pour <rire> le livre, Mais là c'est le springbox. Bon, nous revenons sur vos différentes réponses, si vous le voulez bien. Euh, cher Julien, alors le Louvre, on peut le visiter également à Lens. Le Louvre-Lens a été inauguré récemment, enfin récemment, c'était en décembre 2012. Gazon maudit, il y a Alain Chabat, il y a Josiane Balasco et il y a une autre actrice qu'on adore. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais demander à ton mari qu'il ait la gentillesse de passer un slip Merci. Quand ça s'arrête, les Oh. Petite nature, on a peur de la bête <rire> La copine su, je de Pedro moi. Almodovar mais je Non, alors quoi, oui, oui, oui, vrai, oui, oui, oui, oui, oui, c'est vrai, oui, bien sûr. Je pense qu'ils sont mis dans la vie elle a joué, assez, elle a joué pour lui. C'est Victoria Abril. Ouais voilà. Le concombre est le légume qui entre en priorité dans la recette du tzatziki. Prêt. Délicieuse. Quel chanteur a longtemps formé un duo avec Art Garfunkel. Magnifique duo. Simon et Garfunkel, c'était Paul Simon. Ah, ouais. Je ne résiste pas à l'envie d'en écouter un petit extrait. I'm used to you, Mrs Robinson. Jesus loves you. Simon Egar football donc Dans la mythologie grecque, comment appelle-t-on le chien à trois têtes euh, Alors vous allez me dire Oui mais je n'ai jamais mis le nez dans la mythologie Générationnellement, Julien, je suis sûr que vous avez vu Le film Ghostbusters Et dans Ghostbuster il y a le cerbère Le cerbère de la porte Ouais. Top, top, top. Voilà, c'était l'histoire de ouais. ramener un petit peu. Oui, de... <rire> d'actualiser la mythologie. Je vois que je me suis pris un build sur mon <rire> Ghostbuster. Euh, merci en tout cas à l'équipe du Grand Quiz de l'été de ce soutien. Euh, si jamais on part faire de l'alpinisme ensemble, je, je ne mettrai pas le dernier de l'accorder. Je peux vous le dire. Euh, bon, alors combien de bonnes réponses pour vous, cher Julien Ça, Julien, je crois. combien 10, je crois. Vous avez compté 10 6, 6. Ah, 6, 6. Eh bien, vous avez bien compté. Vous avez six <rire> ouais. bonnes réponses. Euh, Julien, ce sera insuffisant pour le six jours à Disney Eh bien, tant pis. Mais suffisant pour avoir une montre RTL que je vous envoie subito, prestement. Je eh vous ben, embrasse. Bonne Et journée Julien Bonne journée, bonne continuation, au revoir Et On vous embrasse, continue. au revoir Est-ce qu'on aura le temps de rejouer avant 11h du matin Peut-être, moi je dis qu'on peut, on peut se dépêcher Avant de partir en week-end pour prendre un autre candidat Au 32-10. bah dépêchez-vous là Vous appelez ou vous envoyez RTL par SMS Au 74 900 All right, RTL ma fraîcheur L'Istelle, mon terroir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 Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le cartable Reine des Neiges ou Spider-Man à 14,90€ chez Leclerc. Un cartable tellement beau qu'il donnerait presque envie de retourner à l'école. Du 13 au 23 juillet, le très bon plan Leclerc, c'est le cartable Reine des Neiges ou Spider-Man à 14,90€. Inutile de résister. Un cartable comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pourquoi tu allumes une bougie, papy Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer.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 RTL. RTL. Le grand quiz de l'été. Bruno ah Guillot, Caroline Diamant. Le score à battre, c'est 7 points. Et nous allons jouer encore avant la fin de l'émission avec Pauline que nous avons tout de suite en ligne. Bonjour Pauline. Bonjour RTL, bonjour à tout le monde. Bonjour Pauline. Bonjour, quel joli, quel joli accent toujours ensoleillé. Vous êtes de quelle région Du Tarn. Eh bien, bienvenue du Tarn. Vous savez que vous avez 7 bonnes réponses à battre et vous savez oui. que c'est Bruno Guillon qui va vous poser les questions. Vous savez également que si vous ne savez pas, il suffit de passer. Mm -hmm. En tout cas, 8 bonnes réponses et le séjour Disneyland de Paris est à vous. Oui. 7 bonnes réponses et il y aura une égalité et dans ce cas-là, une question vous départagera. Pauline, pour vous mettre un petit peu à l'aise, allez. allez. Ah, vous ah, êtes fan, voilà. Bah oui. Mmh. Toujours plaisir d'écouter Kenji Bon, vous êtes prêtes Une minute Eh bien, on va essayer Eh bien, on va faire plus qu'essayer puisqu'on y va, c'est parti, top chrono Que signifie la lettre S du PAX Euh, pas ça Combien y a-t-il de roues sur un quad Quatre De quelle région française vient la flamme Cuche En elle la femme En sport, comment appelle-t-on le dernier d'une course ou d'un classement Pas Quelle reine de France était surnommée l'Autrichienne Reine de France, Autrichienne. Pas ça. Quelle est la profession de Lino Ventura dans le film L'Emmerdeur Pas ça. Qu'est-il interdit de faire dans les lieux publics depuis 2007 Pas ça. Quelle est la plus grande île de la mer Méditerranée oui. euh, Je ça. Dans la série télévisée Où se cachait le fantôme de Belphégor On oh, l'ouvre. Oui, qui a écrit Le Tour du Monde en 80 jours Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne. Alors donc c'était un duo. Hein. <rire> Et le problème, le problème du duo, euh, chère euh, Pauline, c'est que... Entre le moment où je vous pose la question, que vous reposez la question du haut, que la réponse vous vient, etc. Forcément, on perd du temps. Je pense que c'est contre-productif. Oui, alors bon, euh, revenons sur, sur quelques réponses, Caroline, peut-être pas l'intégralité, euh, mais sur quelques réponses données par euh, notre amie Pauline à l'instant. Le S de Pâques, c'est solidarité. C'est en Alsace que la flamme Cuche se dévore. On appelle le dernier d'une course la lanterne rouge. La reine de France euh, était surnommée l'Autrichienne, c'était Marie-Antoinette. Enfin, le tueur à gage euh, de Lino Ventura dans l'homme dans la... Non, c'est qu'il était tueur à gage, euh, Lino Ventura. <rire> voilà, ouais. exactement. Et, Vous voyez, le je... mieux, ah oui, nous aussi, on est un duo, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas que la candidate qui peut se faire aider. <rire> le mieux, le mieux c'est qu'on réécoute un extrait. Bah te voilà, toi. Je viens de passer la camisole de force à ton mari. Quoi Il est dangereux, ce type-là. Il m'a abîmé deux infirmiers. Ah, il est bien votre pignon! Tu as passé la camisole à mon mari? Viens voir. dis-moi mais qu'est-ce que tu lui prends? C'est un malentendu, je t'expliquerai. Non, mais dites donc pourquoi tutoyez-vous ma femme? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Cette garde, tu es devenu fou quoi? De quel droit tutoyez-vous ma femme? Parce que c'est la mienne. Jacques Brel, avec l'innoventura extraordinaire, première version. Euh, bon, il y avait la Sicile, qui était la plus grande île de la mer Méditerranée. Mmh. On avait le Louvre, où se cachait le fantôme de Belphégor. Pauline, vous avez au total trois bonnes réponses. Et ce sera trop juste pour le séjour à Disney. J'en suis désolé. On vous embrasse, Pauline. Merci. Bisous. Bonne journée. Au revoir. Et on vous offre une montre RTL. Bon. Alors. La question que tout le monde se pose, c'est mais qui va repartir avec le séjour à Disney Eh bien c'est très simple, il n'y a qu'une seule personne qui a donné cette bonne réponse depuis 10h du matin, Noémie Oui Noémie Oui Bruno Eh bien c'est gagné oui. Retenez bien oh, cette mélodie Portej a Disneyland Paris C'est pour quatre personnes, vous ouais, êtes logés au Sequoia Lodge Hôtel, Noémie, est-ce que vous savez avec qui vous allez partir Ah oh bah avec ma famille, mon mari et mes deux enfants. Oh bah ça tombe pile oh poil c'est oui. bien fait, c'est bien fait. Ah ça, ça tombe bien vous êtes quatre. Ah oh oui, quatre. là il est heureux mon fils, il court dans toute la maison là. Nouveau spectacle, Mickey, le Magicien, c'est pour vous, les héros de la Reine des Neiges, c'est pour vous également, vous êtes logé au Sequoia Lodge Hôtel, on vous embrasse Noémie Merci moi aussi, je vous embrasse. Bon Restez Caroline, c'est eh super. Bah, eh bah promis, on va rester comme on est, détendu, et c'est de façon détendue que nous reviendrons dès lundi. Je vous souhaite un bon week-end, Caroline. Excellent week-end à vous, excellent week-end à vous tous qui nous écoutez. Vous êtes sur RTL, il est 11h. Les infos de ce vendredi avec Julien Cellier, bonjour. Ah bonjour à tous, la suspension des recherches se profile, la carcasse du vol MH 370 ne sera peut-être jamais retrouvée, les espoirs s'amenuisent c'est ce qu'indique ce matin les ministres des pays concernés, près de deux ans et demi après la mystérieuse disparition de l'avion. Par ailleurs, un appareil de l'armée de l'air indienne a disparu ce matin avec 29 personnes à bord l'appareil qui était en route vers les îles Andaman dans le golfe du Bengale. Un millier de migrants évacués dans le calme, à part Évacuation d'un campement ce matin dans le nord de la capitale entre les stations de métro Jaurès et colonel Fabien. Les réfugiés s'y étaient installés ces derniers jours. Ils sont originaires d'Érythrée, de Somalie, d'Afghanistan. Au total, 1500 places d'hébergement sont mobilisées, dont 800 en gymnase. 50 millions d'euros, c'est la somme que le groupe Bolloré réclame à France 2. La chaîne a rediffusé hier soir un complément d'enquête consacré à Vincent Bolloré. L'entreprise dénonce une volonté avérée de lui nuire. Le coup de gueule de Jean-Marie Le Gouen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 Mieux que ça, c'est ce qu'a écrit Hillary Clinton sur Twitter la nuit dernière. La démocrate s'est exprimée pendant le discours de Donald Trump à Cleveland, officiellement investi candidat des Républicains. Trump qui a répété qu'il voulait un grand mur à la frontière contre l'immigration illégale. Un mot du Tour de France, 19 e étape aujourd'hui pour les grimpeurs au cœur des Alpes. Départ à 13h10 dans un peu plus de deux heures à Albertville, arrivée